Salut Milan, bonne année à la cabine technique. Au micro, vous êtes avec Vestine Boutouille. Bonjour mesdames et messieurs, auditeurs de la radio Sanganino. Bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce dimanche. Donc voici les grands titres. La maison vendue par l'administrateur la communal de la province Ngozi doit absolument retourner dans la mandée coopérative et sous l'ordre du président du Burundi. Et un habitant de la colline est en commune et province, Rumongueo, a été roué -E de coups par un commandant de la position marine Dominago. Et par conséquent, cette victime est sous traitement médical et la chronique nutrition de ce dimanche est des bienfaits de la consommation d'igname et bulbifère. Voilà pour l'essentiel. Captez Issa écoutez la différence. Ouvrons ce journal et par la page gouvernance. Le président de la République du Burundi exige le retour le plus tôt possible dans mandée coopérative d'une maison vendue par l'administrateur communal de Kilimba en province Ngozi. Eva-Christine Daichimie l'a ordonné ce samedi en Ngozi lors de la présentation du nouveau gouverneur Emmanuel Natchonstanze à la population de la province. et les avec Apollinaire Amozagal. Le président de la République du Burundi a insisté pour que la maison qui appartenait au coopératives Sango d'Okire de mais dernièrement vendue par l'administrateur communal, soit remise immédiatement à ces coopératives. Le président Vatinde Chimier déplore beaucoup de problèmes qui hantent la population de cette commune. Il demande au nouveau gouverneur la tenue d'une réunion publique au terrain afin d'évoquer publiquement ces difficultés et, si possible, y remédier rapidement. Le numéro 1 Burundi demande aussi au nouveau gouverneur de le représenter valablement dans cette province. Il demande à Emmanuel Natchonsanze d'être à la hauteur de ses fonctions, notamment en essayant d'asseoir une vraie justice dans la population, un secteur qui connaît, selon le président, pas mal de difficultés. Propos tenus ce samedi au stade Agasaka d'Ongozi, lors de la présentation du nouveau gouverneur Emmanuel Natchonsanze au public d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Et en page de sécurité, des rescapés des inondations survenus à Moucha, Chayan, et Dieu de la zone Egatumba en province, et Wujumbola s'inquiète de la recrudescence du banditisme. Il déplore que les pilleurs de leurs biens se -so cachent dans les décombres et des maisons inondées. Le chef de zone Egatumba informe que des mesures ont été prises. Il donne l'exemple d'exiger les documents justifiant à la raison de déplacer les, matéri les matériaux de construction vers l'extérieur de la zone et les détails avec Omer Andouayou. Ces habitants déplorent que le banditisme n'est plus facile à gérer. Ils disent que les maisons des victimes des inondations sont parfois détruites et les décombres de ces dernières deviennent abris des voleurs. Les fenêtres elles, les portes été pillées. Les voleurs se cachent dans les décombres de ces maisons inondées, inhabitées aujourd'hui. Nous demandons la construction de la digue pour encourager le retour des propriétaires de ces maisons. Le banditisme est un problème difficile à gérer ces jours-ci. Les voleurs se camouflent dans les maisons emportées par les inondations. Si vous oubliez quelque chose à l'extérieur, vous Nous ne la trouverait plus. Et si l'on construit la digue, ceux qui ont été déplacés vers le site pourront retourner et comme ça la situation sera maîtrisée. Le chef de zone Gatoumba confirme l'existence du banditisme dans sa zone. Toutefois, Hussein Nahetoua. Ajoute que certains de ces voleurs ont été arrêtés. On a observé le mouvement des gens mal intentionnés qui ont envahi les maisons des personnes inondées et ils ont volé des tôles, des portes, des fenêtres et les vendre dans d'autres zones. On a pris une décision que c'est lui qui veut déplacer les matériaux de construction en provenance de sa maison inondée qu'il doit se munir d'un document de du chef de colline qui mentionne son nom, le nombre des matériaux qu'il déplace. La destination aussi pour limiter les gens qui volent et on a déjà appréhendé pas mal de gens et ont été traduits en justice et il y a ceux qui sont emprisonnés dans le prison central de Mimba. Concernant la demande de la construction de la digue qui pourrait encourager le retour des victimes déplacées vers le site, le chef de zone confirme que les travaux de sa construction sont programmés cet été. Et en page 3 de l'homme, des anciens enfants de la rue en commune et province Kayanza sont en train de bénéficier d'une formation sur des métiers comme la mécanique et la couture au centre des métiers de l'association Terra Renaissance. Ceci appelle d'autres enfants encore en situation de la rue à leur emboîter le pas pour se préparer à un meilleur avenir. Gilbert Nyandu, administrateur communal de Kayanza, plaide pour la multiplication des centres d'enseignement des métiers pour les enfants de la rue. Les détails avec Patrick Singyomva. Le centre des métiers de l'association Terra Renaissance est situé dans le quartier Mouyangé et abrite aujourd'hui 41 anciens enfants de la rue en train d'apprendre différents métiers comme la mécanique et la couture à part ces métiers indiques et pacifiques et coordinateur du projet de la protection et de l'autonomie des enfants vulnérables au sein de la Terra Renaissance. D'autres enfants reçoivent des enseignements liés à l'entrepreneuriat et bénéficient de petits capitaux pour s'autodévelopper. Certains de ces anciens enfants de la rue à Kayanza, aujourd'hui au centre des métiers de la Terra Renaissance sont contactés, disent et se réjouir des enseignements reçus là-bas espérant que cette formation leur permettra de se bâtir un avenir meilleur. Ils conseillent d'ailleurs d'autres enfants encore dans la rue, de les rejoindre à ce centre des métiers, expliquant qu'un enfant de la rue mène une vie misérable qui ne peut en aucun cas lui permettre de se développer. Au moment où ce projet d'autonomisation des enfants de la rue par la terra-renaissance durera seulement trois ans à compter depuis l'année passée, Pacifique et coordinateur la coordinataire du projet, appelle le gouvernement burundais et d'autres organisations tant nationales qu'internationales d'intervenir beaucoup surtout dans la multiplication des centres d'enseignement des métiers pour les enfants de la rue. Même son de cloche avec Gilles Nyandu, administrateur communal de Kayanza, qui précise que la commune soit comptée ces derniers jours parmi celles qui a enregistré un grand nombre d'enfants de la rue. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel Les trésors passés de 2 minutes au yeux de la radio, le journal est continué par la page santé. et Plus de, 10, de 6 000 personnes vivant avec le VIH SIDA sont sous traitement et suivies par l'Association nationale des personnes vivant avec le VIH SIDA sur toute l'étendue nationale. Plus de 4 milliards de nos francs est une somme utilisée durant la période de 2021 pour leur prise en charge. Cela ressort de l'Assemblée générale et tenue ce samedi à Kirundo après Moussa safari Correspondance dans cette assemblée générale qui s'est tenue ce samedi au chef-lieu de la province de Kirundo ce samedi et qui a rassemblé les dirigeants de l'Association nationale des personnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi que les représentants des antennes dans cinq provinces, à savoir Bujumbura, Gitega, Rumongue, Makamba et Kirundo, la coordinatrice nationale de la NSS, Urguimo Patrici, a signalé que 6040 personnes étaient sous traitement par la NSS sur toute l'étendue du territoire national et plus de 95% Plus du virus dans le sang ou charge virale indétectable. La province de Kirundo, qui vient en premier lieu présente 98,5 de charge virale indétectable pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA et suivies par la NSS. Elle a précisé également que sur 9385 personnes dépistées, 4 avaient le virus du SIDA dans leur sang et parmi les 653 qui ont fait le test des hépatites, 20 avaient le, les symptômes de l'hépatite B, 25, avec les symptômes de l'hépatite C. Pour le budget utilisé durant cette année, il s'agit de plus de 4 milliards de nos francs. Pour Jeanne Gapilla, présidente nationale de l'INSS et représentante légale, parmi les projets urgents qu'elle va soumettre, il y aura la demande de la gratuité des soins pour les maladies incurables comme le diabète, l'hypertension, l'hépatite et l'asthma. Ici, Mme Jeanne Gapia regrette pour les jeunes qui ne se soucient de rien en ce qui concerne le sida et qui osent parler qu'il n'y a plus du sida compte tenu des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement et qui, à l'apparence, vivent bien comme s'ils n'ont pas du virus. Vous saurez qu'à la fin de cette assemblée, il y a eu élection des nouveaux dirigeants de la NSS et Jeanne Gapia a été reconduite comme présidente de la dite association et Baran Chiranabor est vice-président de cette association qui vient de réaliser 30 ans d'existence. Depuis Kirundo, à Bransafar pour la radio Isanganiro. Quittons la province de Kirundo pour nous rendre en province de Rumongue où un habitant de la colline Erutumo, en commune. et province de Rumongue et sous soins médicaux après être tabassé par le commandant de la position marine. Domina Goss, responsable militaire, rejette en bloc ces accusations. Spondre le chef collinaire Rutumo dit que son administration est dans un état critique et mérite le transfert à l'hôpital public de Omongui comme proposé par les infirmiers. Ce responsable et collinaire plaide pour que les agresseurs de la victime soient chargés de ses soins médicaux Les détails avec Jean-Pierre Messaco. C'est un capitaine d'un bateau de pêche opérant dans cette localité originaire de Routumo qui reçoit des soins dans un centre de santé depuis la nuit de ce jeudi à vendredi. Il accuse le chef de position marine de Minago de l'avoir violemment tabassé à l'aide d'un fil électrique le soir de ce jeudi après être remis à cette position marine par Célestin Yongabo alias Gabo est chef de la plage de pêche de Minago, l'accusant de lui avoir volé chez lui à Minago même en complicité avec un enfant du voisinage attrapé en train de vendre des flash disques volés chez Gabo. Des sources auprès des riverains du bureau de Minago Indique que le policier qui montait la garde le soir de ce jeudi a refusé d'admettre au cachot de la place ce présumé voleur au regard de son état et les coups qu'il recevait de son responsable militaire, mais qu'il a ordonné les intéressés à le conduire dans une structure de soins. Ce responsable militaire dit avoir légèrement fouetté ce présumé voleur, ce qui, selon lui, ne pouvait en aucun cas le conduire dans une structure de santé. Il estime qu'il s'agit d'une récupération de l'affaire dans des règlements de compte entre administratifs et collinaires de Minago. De son côté, Frédéric Singibakira, chef collinaire de Routumo, dit être préoccupé par l'état sanitaire de son administré et demande la régularisation de la facture par les présumés auteurs de ces coups et blessures pour les soins de santé au centre de santé, Et son transfert à l'hôpital public de Rumongue comme recommandé par les infirmiers. Entre-temps, Célestin Yongabo, alias Gabo, arrêtait son mandat vers 20h de ce vendredi, puis conduit Manu Militari au cachet de la police de Rumongue après l'opposition de ses proches qu'il y soit retenu. À cette heure-là, au cachot de Minago, accusé d'être le commanditaire de ses coups et blessures, a été finalement libéré ce samedi soir sur ordre du procureur de la République, Arumongue, estimant que c'est plutôt le présumé auteur de ses coups et blessures qui devrait être arrêté et interrogé, selon les proches d'Ogabo et certains parmi les administratifs de Minago. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Dioscore bulbifère ou igname bulbifère est utilisé dans la médecine traditionnelle contre les plaies et blessures. Selon le chercheur nutritionniste Gilbert Wahafi, sa pulpe séchée sert à traiter les ulcères, les hémorroïdes et syphilis. Ici, la chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Diuscoria bilfera est une espèce de plante de la famille des Dioscoreaceae qui donne des tubercules comestibles. Selon le chercheur et nutritionniste J.B. Nangwafi, sa pulpe séchée est utilisée contre les plaies et les blessures. Cette plante est utilisée en médecine traditionnelle ou bien en médecine naturelle, surtout pour traiter les plaies, les abscesses, les filoncles, et Au niveau des plaies, on utilise sa farine au niveau des abscesses, on fait le cataplasme. Dans la médecine traditionnelle utilise sa peau séchée de cette plante contre les plaies, les blessures, ou bien les filoncles. Dans la médecine ayurvédique, c'est-à-dire une médecine traditionnelle de l'Inde, cette plante est utilisée pour traiter les ulcères, les hémorroïdes, la syphilis, la dysenterie. Et ses feuilles est utilisée pour traiter des pathologies oculaires. De façon générale, cette plante agit sur les panalies, les filoncles, les abcès, pour les faire ramollir ou les faire disparaître. Au pus, accélérer aussi la guérison, ainsi que réduire la douleur. Quant à sa préparation, Gilbert Nangouaf explique qu'il faut la cuire d'une façon suffisante pour éviter les effets néfastes sur la santé. On peut la cuire comme la pomme d'auteur, à l'éprisat bien sûr, ou la cuire avec son écorce. Tout simplement, il faut la cuire d'une façon suffisante pendant environ 20 minutes à partir de l'ébullition pour détruire quelques substances qui peuvent être nocives à la santé de l'homme, notamment des arcaloïdes de l'éthane. Jibé dit que cette plante grimpante possède des tubercules qui se développent dans l'axe des feuilles. Au Burundi, nous avons une autre espèce de plante extraordinaire de la famille de Dioscoriaceae. C'est une plante grimpante avec des tubercules de forme irrégulière qui se développent dans l'axe des feuilles et ses feuilles ont une forme de cœur. La Dioscoria bulfera est cultivable sur le sol burundi et elle est originaire de l'Afrique de l'Est. Merci Jean-Marie Mayonga et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée dominicale et merci de l'avoir suivi. Merci à Anselo Mirambona pour la parfaite collaboration excusez-nous des imperfections. Vestine Autour, j'étais à la présentation. Passez une bonne journée.